Cette dernière semaine, en ce qui concerne le sort que je dois réserver à ce gobelin pestilentiel qu'est Sinistros. Vous le savez déjà, Sinistros est totalement indiscipliné et de plus, il sent mauvais. Des mesures s'imposaient. Et je révèle ma décision ici même en direct sur les ondes. Sinistros apprendra donc en même temps que vous tous quelle est cette décision. J'ai donc décidé que Sinistros ne serait plus mon assistant dorénavant. Il est maintenant promu assistant-chef! Ha <rire> ha ha! Cadeau de grec. Ce qui signifie que dorénavant, il pourra exercer un certain pouvoir auprès des balais et tout autre article de nettoyage. N'est-ce pas merveilleux? Félicitations à notre gobelin! Et en passant, le fait d'être indiscipliné et malodorant auront beaucoup contribué à cette nomination, puisque ses attributs contribuent grandement au chaos que nous devons férocement entretenir. Ha ha ha ha! Voici réanimation version promotion. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque ce dernier remonte son assistant à la hauteur de son incompétence. Priez pour ne pas y survivre en foire et cause fear is our fucking business. We are undead incorporated. Cause Pandragon sexo. Back to the eight days. Go!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 Vivre une belle expérience, connaître de nouveaux groupes, partager des passions, eh bien, tu peux le faire. Écris un courriel à p r o x i f o commercial.uktr.ca. Nous sommes à la recherche de c o n i q u e u r s et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été. Écris à p r o x i f o commercial.uktr.ca ou visite sifou.ca. m a m a mia de la bonne pizza! Restaurant Botan Pizza.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 Eh bien, chers petits amis décapités, je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de l'animation en ce 22 août de l'an de disgrâce 2011. Et le lauréat est assis à côté de moi, celui qui est le récipiendaire de maintenant ce qui sera le titre ultime, assistant-chef, gobelin pestilentiel sinistrose. Ben, l'assistant-chef, il f a i t dire qu'on est le 23, pas le 22. C'est vrai. Mais tu vois. Tu gagnes ton titre.、Ah, tu bon, suis, hein, tu suis. C'est bon. C'est bon. bon. Félicitations, Sinistra. Merci.、Euh, Toutes toute ta mauvaise,、euh, <rire> mauvaise intention sont là. Oui, je l'applique.、Ah oui. Et de、énormément. façon très appliquée. Je dois、oui. dire que j'y ai songé longuement avant de pouvoir te p r o m e t r e à cet euh, abaissement euh, significatif.、Ah, assistant en chef. <rire> Assistant-chef des b a l l e t C'est déjà pas pire quand、euh, Jeff va venir faire son tour. Ben,、ah、là, ben... regarde, moi, je suis assistant-chef.、Euh, il o n b a n e r o g Passe le ballet. o u t à fait. Comment vas-tu? C'est pas、ouais. pire, pas pire. Les vacances s'achèvent, mais c'est pas grave. Ah, mais ça, écoute. C'est comme le dicton et l'adage le d i s e t Toute bonne chose prend une f i l Ouais, ben, finalement, il faudrait que.、Mais、ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ça devrait、oui. se prolonger beaucoup plus、euh, longtemps. Mais bon, ainsi va la vie qui va, et puis la mort s'ensuit aussi. C'est o i qui t,、wow, t, t e n c o u r a g é s Je ne suis pas pressé, c'est-tu? Ben non, je ne te le souhaite pas parce que je vais te pogner pour t'empailler. Que... Ben ça, t e veux? Avoir un esprit tordu. Je vais t'empailler assis sur une bûche. Ah, c'est bon, ça? À côté d'un petit chien, ou je ne sais pas quoi. Non,、là. pas un petit chien, une moufette. On une moufette. moufette? Connu,、ouais. Ben oui, odeur pour odeur. C'est ça. Effectivement. On vient d'entendre, justement, à la pause publicitaire, une formation qui aura sûrement beaucoup de succès dans les, avenir, les années à venir. Il s'agit de Slayer. Non, il ne connaissait e n pas cette bande-là, moi.、Aussi. Ben, comment tu as trouvé ça? Ben. Ça manque un peu de toc. Ça manque de finition、ouais, aussi. Mais écoute. S'ils i s'imaginent qu'ils vont influencer le métal avec ça, lui, l se trompe carrément. a h、oh, j'ai ouï dire que peut-être d'ici une quinzaine d'années, ils sortiront un album qui pourra peut-être passer à l'histoire. OK, d'accord.、Euh, quoi qu'il en soit, la pièce attend Hollow Point, qui est tirée de l'album Seasons in the Abyss, qui est parue en 1890. b e n c'est pas pire, c'est pas pire. Fait que tu vois qu'ils ont quand même un bon historique de r r i è r e Le violonné, c'est très, très bon.、Là. Oui, effectivement, mais c'est plus lui qui est là. Ah, il est plus là.、Aussi. Non, il est décédé lors de la conquête de l'Ouest. <rire> il s'est tiré dans le pied le câble, l a pris de la, la gangrène à pognée et il est mort au bout de son s e Effectivement. Le rapport s'est paru en 90 sur d e f American. Juste auparavant, nous avions les Canadiens, Québécois,、euh, Vaivode t Un autre、pièce. groupe qui n'est pas connu, ça. c'est... Non, pas du tout. Euh, c'est pour ça qu'ils n'en parlent jamais dans les r e p o r t a g e s Non, c'est pas ça. Ils ne p a r l e n t jamais à Musique p l u s <coughs> l e s autres. Non, ils ont passé quoi C'est pour le 25e de Musique p l u s c'est ça Ben oui, c'est la semaine passée. b oui, c'est ce que tu me disais. Ils ont ouvert le show avec Ripping a d d i c s justement. Comme、euh, ils avaient fait il y a 25 ouais, ans. Oui, c'est ça. Il y a 20, 22 ou 23, je pense. Ben justement, c'était Ripping a d d i c s Ben oui. Ben oui. Ben il s t、oui. tiré du deuxième album qui, selon moi, je le dis à tous les fois, le, mon préféré, pas selon moi, mais mon préféré, l'album. R, R, O, O, A, A, R, R. Ça se prononce Voilà. C'est <rire> <paris> en 86 <rire> sur, sur l'étiquette Noise. Noise record. Ouais, Noise. Nous avions,、euh, Sacrifice. Juste auparavant, et la, bah, en fait, je dirais, les très bonnes pièces, puisqu'on parle de l'intro qui,、euh, se juxtapose à la première pièce de l'album, soit Forward to Termination, et tout de suite suivi l e t e r r o r s t r i k e s qu'on la retrouve sur le très bon album Forward to Termination, qui est paru en 1987, et d'ailleurs, ils seront,、euh, parmi nous, ici à 3 h o i ça, j'ai h t ça, j'ai hâte. Je vais vous en parler tout à l'heure. Auparavant, nous avions Celtic Frost et la pièce Morbid Tales. Un autre groupe méconnu, peut-être pour certains、maintenant. Oui, peut-être. Euh, tiré d a l b u m éponyme qui est paru en 1984, encore surnoise. Noise. Surnoise.、Oh, c'était très surnoise à l'époque, Oui, effectivement.、Euh, Creator et Riot of Violence, tiré du deuxième album Pleasure to Kill de ben, 1986. Je trouve que Ventor, il chante un peu mieux que Milly m i moi, j'aime mieux le vocal. Oui. J'aime mieux le vocal de Ventor.、Ouais. Il y a un vocal plus gros. Oui, plus oui. oui. Puis aujourd'hui, je trouve que Mili Petroza a un vocal qui est beaucoup moins trashy et agressif qu'à l'époque. Ben, il vieillit, tu a i s Oui, effectivement. Tais-toi、euh, euh, donc, toi. Donc, le jeu te... <rire> de 86 sur Noise Record également. Et c'est le deuxième a l b u m c'est également mon préféré. N-Track, c'est, ben, en fait,、uh, Death Rider. Oui. Initialement, j'avais pensé à Metalling Furies, mais finalement, le lecteur en a décidé autrement. Donc, c'était la pièce d'ouverture de Fistful of Metal qui est parue en 1984 sur Mega Force. C'est un très bon album. Excellent album. À l'époque de Neil Turbin et de Dan Spitz. Ben, Dan Spitz aurait celui-là quand même un bon a o b u m Ouais. Coup, et de Dan Lilker. Ben, c e s t a u s s i ça. C'est le, le petit côté.、Euh, un petit peu plus. Ben, je dirais. t r a c h y Ben. Précurseur crossover par ouais, moment. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. effectivement. Ben, moi, personnellement, c'est mon préféré dans le trax. Moi aussi. Il, il me rappelle un, un paquet de souvenirs, tu sais, c'est une batch d a l b u m qui était comme s o r t i cette année-là, 83-84,、ouais, Puis moi, me rappelle, m o u s s i ça me rappelle les souvenirs, c'est une strosse albano. Ça me rappelle une époque où je te connais, ça p a s t Ben oui, malheureusement. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux? Puis, on a <rire> ouvert avec,、euh, Comme le dirait ce cher Mike Gauthier, Metallica! e t a l l a Et la pièce Sick and Destroy, qui est tirée du non moins populaire et emblématique album du métal Kelly Mel, qui est paru en 1983 sur Mega Force, qui est un très bon album, faut, doit-on le dire. Bah, il, les trois premiers albums de Metallica, c'est des bons on albums. On va se faire traiter de radoté. On dit tout le temps, on、ben、dit tout le、oui, temps. Ben oui, mais t'as pas le choix de le dire. Non, non, non je suis d'accord avec toi. Faut dire ça aux jeunes. Faut planter l、mm -hmm. faut, faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Ou faut battre son père pendant qu'il est chaud, je sais pas. Ben o k、okay, c'est ça.、Euh, justement, on parlait tout à l'heure de Sacrifice. e、eh、t bien oui, ils seront、euh, de l'alignement du Metal Fest 2011 cette année, qui se tiendra. Et là, maintenant, il y a des petites nouvelles qui se rajoutent. Euh, vendredi 14 et samedi 15 octobre prochain, c'est dans peu de temps, finalement. C'est dans pas long. dans、ouais. pas long. Ça se tient au, à la bâtisse industrielle située au 1760 Avenue Gilles-Villeneuve à Trois-Rivières. p i s s t t o l e à o s r i Et une formation s'est ajoutée et le prix des billets est disponible. Bon, donc vous pourrez voir, mais encore, on ne peut pas vous dire qu'est-ce qui va être le samedi, qu'est-ce qui va être le vendredi. Mais les formations qui sont en assure jusqu'à présent sont ceux-ci Insurrection, dont toi et moi serons contents de les voir. Oh, que oui! c u l t e r Les Écorchés, L'Esprit du Clan, Blind Witness, Beneath the Massacre, Carnifex qui s'est ajouté,、euh, Athéiste, Sacrifice, Nepomdeath et Cavalera Conspiracy. Et maintenant, en ce qui concerne le s prix des billets, eh bien, c'est gratuit pour tous. Ah oui! Ah oui! Là, on ne dit pas ça, Johnson p e u l va se prêter dessus. Oui, c'est pas vrai. Il va coucher d e v a n s le. L'épée. <rire> Peut-être même à partir de ce soir. Euh, les prix des, des, des billets, euh, va comme suit.、Euh, les billets individuels, soit pour le vendredi, sont au coût de 40 et même chose pour le samedi. Il y a une passe deux soirs, passeport pour les deux soirées qui s e r a en vente au coût de 70 Est-ce que c'est en vente maintenant? Je le sais pas. Je peux pas vous le dire. J'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit,、euh, c e s t à s u r v e i l l e r bientôt. Et dites-vous que les passes pour les deux soirs seront en quantité comme les autres années, c'est-à-dire les dix années antérieures, en quantité limitée. Donc, si,、euh, l'ensemble des,、euh, des deux soirs vous i n t é r e s s e n des formations,、eh、bien,、euh, vous vous d é p ê c h e z le coefficient de vous procurer la passe. Pour avoir les détails, vous vous rendrez sur le, e i h t r o i s i a n t m é t a l s c o m Euh, c'est ça qui est ça. Maintenant, maintenant, maintenant, côté spectacle à venir, eh bien, on se garde ça pour tout à l'heure. Je vous parle aussi, e que Sinistros on, et moi aurons une petite chronique、euh, respective, tant qu'à lui, de musique et moi de cinéma. Mais, Sinistros tient à nous présenter trois albums cette semaine. Dont, semble-t-il, un que j'ai connu grâce à lui, là, parce qu'on s'en est parlé là, au courant du week-end, mais je serais curieux d'entendre les deux autres. Mais par, tu commences par quoi, Flamme? Je commence par un, une formation italienne qui est à son deuxième album.、Euh... Pas de la Giovanni! Non! c'est、oh. <rire> Fellini! Oh, Frédérico! <rire> oui!、Okay. Flashguard Apocalypse,、euh, qui nous font un、euh, technical death metal,、euh, parfois symphonique,、euh, surtout sur le deuxième album. Euh, les, euh, les thèmes lyricaux ou paroles, dans le fond, c'est anti-religion, les crimes, la mafia. En fait, c'est tout ce qui a trait Et、vraiment. les listes d'épiceries、euh, qui sont beaucoup trop chères. Ça, ils n'en parlent pas. Ben, en Italie, je ne sais pas si c'est tellement cher, mais si、mm -hmm. tu parles de crimes et de mafia, peut-être bien, l'épicerie n'était pas si chère que ça. En fait, moi, j'ai bien aimé. Dans ta, dans... Vous pourrez aller voir. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les chroniques de Sinistra. Oui, o u s c'est nouveau sur... depuis deux semaines.、Ouais. Là, euh... Vous pouvez aller voir ça à, à réanimationad.com dans la section musique. <rire> j e trouvé ça très bon de ta part. Euh, de marquer en parlant de f l e s h g u a r d Apocalypse. Euh, euh, comment tu dis ça? Les Italiens de f l e s h g u a r d Apocalypse n'ont absolument rien à envier aux célèbres compositeurs de ce pays de meuf y o s i romantique.、Ah, c'est bon, <rire> hein? Quelle belle, c'est bon. Quelle belle tournure de France. C'est excellent.、Euh, faction sur Nutella Blast.、Euh, ils ont deux albums à leur actif. Et dont le dernier qui vient de sortir le 9 août dernier qui s'appelle Agony.、Euh, moi, ça a été une découverte. J'ai adoré cet album-là.、Mm -hmm. Toi, t'as un peu moins aimé le côté synthétiseur. J'ai trouvé qu'il y en avait trop. Moi, je suis un partisan du keyboard, mais dans certains styles de musique. Oui, oui, mais moi, je trouvais que ça se mariait très bien le côté、euh, comme symphonique、euh, avec le gros death metal dans le tapis. Il ne faut dire que t'as pas beaucoup de goût. là. Mais... Je sais, mais ce s t pas grave. Ce s t pas de ta faute. C'est pour、là. ça que je passe des affaires que toi, t'aimes pas ici. bien que t'es que... Oui, puis tu le fais très bien. Eh oui. C'est un nouvel album, leur deuxième.、Euh, q u On va écouter、euh, tour à tour The Hypocrisy, The Imposition. Ah oui, l'album a tous des titres en de quelque chose, de quelque chose,、ah、de、ouais. quelque chose, sauf la première et la dernière pièce.、Okay. Le restant, c'est tout de un mot. de un mot ». Là, tu as The Hypocrisy, The Imposition, The Deceit, The Violation. Pour ça,、ah、continuer The Oppression. Ah ouais. Continue, fait qu'on va entendre ça tout de suite.、Euh, voici Flash God Apocalypse de, de l'Italie avec、euh, l'album Agony. C'est sorti sur Nuclear Blast. Go!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 Vous t assez fou pour l'écouter. Well, il est 2 0 h e u e minutes et tout va mal. Eh oui, vous venez d'entendre la formation italienne f l a s h God Apocalypse. Avec une petite partie d'album, e l、euh, Agony, qui est sorti,、euh, plus tôt ce mois-ci, soit le 9 août, sur Nuclear Blast. Plus tôt ce matin. Plus tôt ce matin, oui, effectivement. On a entendu,、euh, The Violation, The Deceit, The Imposition et The Hypocrisy, tous issus du même album, finalement.、Mm -hmm. Fait que c'est ça. Ben, écoute,、euh, comme je disais. o、ouais, u i c'est vrai qu'il y, quand... y a beaucoup de, Beaucoup de s y m p h o n i e maintenant. Il y a énormément de keyboards, comme je te disais ce week-end. Je trouvais qu'il y en avait un petit peu trop par rapport au style musical, mais aussi par rapport en étendue. On a comme l'impression de perdre un peu les guitares. On perd carrément les guitares. On dirait que c'est tout axé là-dessus t as le côté extrême. J'aime bien le côté extrême, par exemple. On dirait que c'est un orchestre symphonique, mais extrême. Ils sont tous sur le speed. D'aplomb. Ils se sont trouvés comme un genre de conceptuel. Ils sont habillés tous en musiciens y m p h o n i q u e mais zombies. C'est assez spécial. Ce s o n t i l des vrais zombies? Ben, j'aime mieux pas le savoir, sais-tu? Ben, moi, je serais curieux de le savoir. b o u oui, mais moi, moi, moi, moi, moi, je te laisse sur ça. Ah, o、okay. k Eh bien, côté cinéma, il、euh, y a des choses intéressantes qui se sont passées, qui se sont vues. En fait,、euh, semble-t-il, selon,、euh, notre ami, le rockmaster Alain Lefebvre, que Conan, le remake de Conan, est un des très bons films de 2011. Un film qui, semble-t-il, est très fidèle à la bande dessinée. Et qui est aussi très violent. Fait que ça n'a pas rapport avec c o n a r d le Barban t dans le temps de a r n o l d Schwarzenberger,、là. De Schwarzenberger, <rire> non, s e m b l a i t i l que non, ça n'a pas vraiment rapport. Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais je s a u r a i vous en parler plus en profondeur éventuellement.、Euh, j'ai visionné deux films le week-end dernier. Le premier sera Mon coup de masse parce que, franchement, j'ai été,、euh, vraiment estomaqué par la piètre qualité. Mais estomaqué dans le mauvais sens, là. Ah, absolument. J'ai découvert e n en fait, la venue de ce film-là, il, il y a peu de temps. Je l'avais mis sur le site de réanimation. C'est un film qui est.、Euh, du Venezuela.、Un、film d'horreur qui vient du Venezuela. Moi, je trouvais que c'était comme rare, parce que je n'avais jamais vraiment entendu parler d'un film vénézuélien. d'horreur, pour le moins. Mais en même temps, je me disais, ben, ça a peut-être un côté exotique intéressant et c'était basé sur des faits réels. Le titre de, le titre original est La Casa Muda et,、euh, il traduit par The Silent House. C'est un film qui、euh, raconte l'histoire d'une, ben, je dis jeune fille, jeune adulte, si on veut, et son père qui,、euh, comme, font l'acquisition d'une vieille maison, euh, à Vieille, grande maison, abandonnée. Le but est de la retaper pour、euh, la revendre par l a suite. Et, euh, bon,、euh, certains, les premières nuits qu'ils sont là, parce qu'ils dorment vraiment, là,、euh, à la bonne franquette, là. Le père est c o u c h é sur un fauteuil, pis l'autre dort、euh, quasiment dans un tiroir,、euh, c'est confortable, un tiroir. dépendant de la taille du tiroir. Ouais, c'est ça. Et de ta taille à toi. Euh, On entend des bruits qui viennent,、euh, de l'étage supérieur, ainsi de suite. Puis, bon, le, le père va voir et il s'en tire pas. Mais c'est fait très, au début,、euh, on avait quand même vraiment l'impression que c'était pour être une histoire de phénomène d'hantise. Pas du tout. Pas du tout. On comprend absolument rien de ce qui se passe du film tout le long. C'est vrai.、Mais、il parle on... en espagnol tout le long. Non, non, non. Heureusement, <rire> il parle,、euh, il parle pas. Il y a pas beaucoup de dialogue. Effectivement, il y a pas beaucoup de dialogue. Mais il y a une tension qui a u r a i t p u ê t r e intéressante, mais ça mène jamais à rien. Tout ce qu'on a l'impression de m'emmener, c'est que la fille a perdu les pédales, pis on sait plus si c'est elle qui est la meurtrière, qui a une double personnalité. On sait que dalle, ça finit en queue de poisson, c'est pourri. Moi, je l'ai coté 3.5 sur 10, simplement、Ouch. pour les 15 premières minutes qui étaient intéressantes. Ouch. Donc, The Silent House, perdez pas votre temps avec ça. a s t u vu、pas. les previews d'un nouveau film qui va sortir, qui s'appelle N'aie pas peur ou du noir, ou je sais pas quoi? Uh, uh, don't be afraid of the dark. On a fait un moment de l a u r e Ouais, o u i Je sais pas, Je sais pas. Je sais pas. v i e n s avoir des previews et je suis pas sûr. Ben, c'est dur, maintenant, Sinistros, e de se faire une idée à partir des,、ah, sûr, des bandes、sûr. annonces pis des, des publicités qu'on fait parce que souvent, on va nous montrer seulement les bouts les plus intéressants pis u des fois, on va nous faire des bandes annonces qui sont tellement longues qu'on a l'impression que... T'as écouté le film au complet. T'as écouté le film, ouais, <rire> c'est ça. Pis u que t'as vu, dans le fond, l'essentiel du film. Fait que c'est très dur. Mais The Silent House, là, vraiment pas, là. mais pas du tout.、Par、pourri, con... mais pourri,、oh, pourri. Oui. <rire> oui, effectivement. Par contre, j'ai un tout thumbs up à donner à un autre film que j'ai écouté qui porte le titre de Steakland. S-T-A-K-E, Land", -E, énonce S-T-E-K. Steakland qui se traduit un peu par La Terre des Pew ou quelque chose du genre. Et、euh, c'est une histoire qui. Ben, en fait, le sujet est très. Je dirais stéréotypé. Vampire, zombie. Tu connais rien. p e u t ê t m e、ah, pas ça. Tu aimes pas ça.、Là. Non, j'aime pas ça. Je, tout, je regarde tout le temps par esprit de sacrifice. Je me dis, ceux que je regarde, ben, les autres n'ont pas l'affaire de regarder. Tu veux juste me penser,、euh, hot à, à radio. Ben, c'est <rire> ça. Parce que dans le fond, j'ai peur tout le long. C'est <coughs>、euh, fini, fini, là. <rire> c'est ça. Je l'ai coté 8 sur 10. Stakeland, c'est un film de 2010 euh, qui est、euh, du réalisateur Jim Mickle. qui Nick Damatchi, Michael Severzis. mettent en vedette、euh, et Connor Paolo et Michael,、euh, je, les connaissais, je les connaissais pas du tout. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment apprêté avec une sauce nouvelle. C'est un peu,、euh, je dirais, post-apocalyptique, si on veut, mais、euh, vraiment une contamination, là.、Euh, les vampires sont comme vraiment dingos, là. Ils sont m i v a m p i r e m i z o m b i e là. e、euh, t le but, c'est de pouvoir,、euh, éliminer autant le clan de la rébellion des humains qui font chier autant les humains que les zombies que vice-versa. Fait que tout le monde s'affronte un peu. mais c'est vraiment bien fait. C'est, u、euh, moi, je pourrais dire, c'est, un jeu de rôle qui est très intéressant. C'est aussi assez violent par moment. Fait que Stay Clan, c'est en DVD. C'est, c'est en location présentement, je crois.、Euh, ou, je sais qu'il est en location par contre. Je sais pas s'il est déjà en vente, mais location, c'est certain. C'est vraiment très bon. Euh, je vous le recommande. C'est un film pour amateurs du genre qui va sûrement vous plaire. Et il y a un film qui sera à venir le 9 septembre. J'ai aucune idée. Ça va sortir. c'est sûr que c'est un film de série B. Mais, j'en parle sur les i t e de réanimation parce que c'est avec Sid Haig. Et Sid Haig, c'est, il a é t é découvert par Rob Zombie dans ses deux premiers films qui sont House、euh, of Thousand Corpses et Devil Reject. Et c'est un personnage de film d'horreur qui est hallucinant. h ALUCINAN. l t C'est un film qui s'appelle Creature, Terror,、euh, Terror as Teeth.、Euh, C'est un film babache qui raconte un peu l'histoire ou encore un stéréotype d'une gang de jeunes qui partent dans un road trip, finalement arrêtent un endroit pour se restaurer, puis ils rencontrent ce personnage-là, interprété par c i d n e y qui lui parle de, du,、euh, de, de la légende de, de、euh, comment qu'il l'appelle, de Lockjaw. Lockjaw qui,、euh, qui serait une espèce d'homme, mi-homme, mi-reptilien, là. Mais ça risque d'être très, très gore,、hein? Fait que, moi, je, ça risque de me plaire,、là. Fait que, ça, ça va être,、euh, ça va être disponible, l e 9 septembre. Creature Terror Asti. Donc, pour les amateurs de série B qui aiment ça, l'hémoglobine, la profusion, vous allez sûrement. L'hémoglobine. Sûrement、euh, servi à, à, à adéquatement.、Euh, bon, toi, Sinistros, tu nous as parlé, effectivement, du groupe qu'on vient d'entendre qui était,、euh, Flash God Apocalypse. Effectivement. Tout à l'heure, il reste encore deux albums à nous,、euh、Malheureusement, pour vos oreilles, oui. Vous pouvez aller sur,、euh, le site de réanimationad.com et aller voir, euh, les, euh, e dirais pas critiques, parce que c'est pas vraiment critiques. Donc, des critiques, c'est des appréciations. C'est des appréciations des albums qu'on passe à, à l'émission que Sinistros、euh, fait aussi collabore avec moi depuis la deuxième semaine. Donc, vous pouvez aller voir ce qu'on, qu e n pense, vous pouvez aller voir les cuts, e、euh、u Le, en fait, l'appréciation écrite qu'on en donne. Vous avez un lien sur le site officiel du groupe. Vous avez un lien pour aller écouter les extraits souvent sur MySpace. Et sur, sur mon site d'Hurlemort.com, j'ai mis des extraits vidéo aussi. Non,、euh, si、à ce en... moment-là. Hurlemort que vous pouvez aller rejoindre directement sur hurlemort.com.、Oui. Vous pouvez passer, si vous allez sur Animation, aller dans contact. Hurlemort est affiché là aussi. Donc,、euh, je vous invite à aller voir ça. Ça risque des fois de vous.、Euh... C'est des bons teasers, des fois.、Oh. Ça fait, des, ça fait、oh. découvrir des choses. Ceci étant dit. Il est 20h18. Tout à l'heure, je parlerai des spectacles qui sont à venir du côté BCI. J'aurai des albums, des nouveautés qui s'en viennent,、euh, qui vont être très intéressantes au cours de, du prochain mois. Ça risque d'être assez. OK, les sorties à venir au cours oui, de i、okay, Oui, oui,、bon. oui. Il y a un、parfait. paquet de, de stocks qui s'en vient. Il va être、euh, fort intéressant. D'accord. Pour l'instant, on va tourner autour d'un style que tu aimes beaucoup. Oui, Ça serait quoi d'après toi? Du gros, d'être gras et crasseux et visqueux. Et visqueux et dégoulinant à souhait. n o n mais Quand même, là, Behemoth, c'est la hip h o a Non, j'aime bien Behemoth. On n'en pense pas. Ah, t'es bien plate! Non, non, on n'en p a s s e pas. On va débuter avec Sinister et la pièce Republic of the Grave parce que c'est bon, puis parce que Sinistros, i a i m e pas ça. Bon. Go! Ça, c'était. Mon les... groupe préféré. Oui! oui. Hey, Et Deternal! Et la pièce Death Veil, que l'on trouve sur le dernier album de cette formation qui est parue il y a quelques mois, Phoenix Amongst the Ashes. Paru sur Metal Blade, je suis sûr que tu es très heureux d'avoir écouté ça. Félicitations Metal Blade pour avoir signé un si excellent album. Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> Juste avant, nous avions Behemoth et la pièce At the Left h a n d of God qui est tirée du très bon album des Apostasy qui est paru en 2007 sur Century Media. Ça, t'as plus aimé? Oui, bon, ça, j'adore ça. D'accord. Et、euh, en, en ouverture de bloc, nous avions Sinistros. Non, c'est mon cousin Sinister. Ah, c'est vrai. Sinister et <rire> Republic of the Grave. Non, c'était bon, ça. Ah,、oh, oui, c'est vraiment <rire> ça. Ouverture de l'album de Silent a l Link qui est paru en 2008 sur Massacre Record. Massacre. Massacre, massacre, massacre. Allez, on e n fout. Oui. Côté spectacles qui sont à venir, vendredi le 2 septembre au Club on Soda. On s'en fout. Je sais qu'on s'en fout. OK. On dira bon. e、euh, u non, c'est k a m e、euh, l o t le 2 septembre, accompagné de e l s t r o m Blackguard et Diagoniste. C'est à 19h. Les billets sont disponibles aux billetteries le, du club, voilà, blablabla. Billetteries du club Soda, au coût de 25 et 46 et 29 et 84 plus taxes. Grave, Blood, Red Throne, Pathology et Gigan seront le dimanche 4 septembre prochain, les 19h, au petit campus. Ça coûtera 20 et 25 de taxes incluses via admission. Arch Enemy, Devil Driver, Skeleton Witch, Tonic, C'est vraiment hot. C'est vraiment bon. Oui.、Euh, Seront s mardi le 13 septembre à 19h30 au m é t r o p o l i s Ça coûtera 30 et 72 Pas 30 et 72 mais bien 30 <rire> et 72 Ça fait ça au VIP, c'est 72 <rire> Oui, c'est ça. Ou 35 et 10 plus taxes via Ticketmaster, Catatonia, Heaven's Cry, Hong Bing le 18, dimanche le 18 septembre à 20h au Fofunis o é l e c t r i q u e s Les billets au sont au coût de 20 et 25 taxes incluses via admission. e v e r g r e e Sabaton, Power Glove, la, u a la, la, la, la, l e la, la, la, la, l e la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, e a la, e p la, la, la, la, la, la, la, la, l d la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, r a la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, e a la, la, la, la, la, l o la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, l e la, la, la, e a la, la, la, la, la, la, la, la, la, la Ceci au petit campus pourrait être intéressant. Enslave, Ghost et Alceste. Oui, ça va être un très bon spectacle.、Ça. Il en coûtera 20 et 25 taxes incluses pour y assister. Les billets sont disponibles via mission. Saxon Borealis h e r i c C'est pas grave, ça. Ben, Saxon du campus. Saxon du campus des pionniers du. t e Heavy m a l New Wave of British ben, ouais, Heavy m e t a l Tout à fait.、Euh, donc, Saxon Borealis Heroic seront le 10 octobre prochain à 20 h au Faux-Fonds é l e c t r i q u e Ingui, p u t a e Peux-tu encore frapper sur le clou? Oui. Je peux? Oui. Ah. Non, mais là, là, vous, je vous en prie, là. Père de gaspiller pour votre argent, allez voir ça, là. À place, là. Si vous voulez vraiment entendre Ingui, Mom's Thing, là. Allez chez un d i s q u a i r e achetez le disque, pis u vous allez savoir pourquoi vous allez le détruire après. Fait que ça va vous avoir coûté 20 piastres. Pis u c'est tout. Tandis que là, ça coûtera 30 piastres, même 35 piastres. p u i s vous pouvez même pas détruire l'album, tu. sais. »« Vous pouvez encore moins détruire Ingui. Fait qu'elle est pas là, là. C'est pas bon, ça. Puis, les artistes invités, ils sont même pas encore n f i r m é s parce qu'il y a personne encore qui a accepté. Bon. Dark Funeral, en compagnie de Belfagor, Abigail Williams et Jigan. C'est jeudi, le 2 février. Mais c'est loin encore, un petit peu. J'ai fait campus.、Mal. Layside, Jungle r o t Abigail Williams, encore une fois. Et, euh, Lakerous Nocturne. Le 4 mars, aux Foufounes Electriques. Blah, blah, blah, blah. Bla, c'est fini, il y en a plus. Mais bon. Pour les sorties d'albums. Ben voilà, voilà. Les sorties d'albums. On a eu l'album de.、R、le 16 août dernier.、Euh, nouvel album de Revocation, Chaos of Forms, que je présenterai ici à réanimation dans les prochaines semaines. Oh, c'est pas sûr, ça. Ben ouais, ben loup. Tu se défends même là, pas. Vrai, ok, là. Formation Black Metal, Nightbringer, avec、euh, l'album Europhony of the Open Grave, qui est paru le 19 août, que je présenterai également. Avenir au cours des prochaines semaines, m o i a r k o n a nouvel album Slovo, le 26 août. Enslaved, avec le mini-album Torn, le 27 août. Tom Angel Ripper, chanteur de Sodom, avec Non Inst Bibendum, le 28 août. b a r r e t e Dom Eh oui e y c'est des beaux mots que tu dis là, L'esprit du clan que l'on verra au 3e Metal、ouais. Fest, avec le chapitre 5、euh, Drama, qui sort le 29 août. En septembre, on aura Venom avec、uh, Fallen Angels.、Uh, b arrête donc, t o i Oui, monsieur. Pour vrai? Oui. Ah, c'est cool. Brutal Truth avec End Time,、uh, Machine、ah, Head, Onto the Locust, Mastodon, The Hunter, Opet, Heritage, Warbringer, World Storm Asunder. Le 9 septembre, on aura Energer et No Run, excellente formation viking、uh, metal. Le 13 septembre, on aura Anthrax Worship Music. Euh, le 13 septembre également, Wolves in the Throne Room, excellent band de black metal, avec、yeah. l'album Celestial Lineage. Euh, 16 septembre, euh, formation euh, Black Doom Leviathan avec、euh, Beyond the Gates of Imagination. C'est pas reposant, Leviathan. C'est spécial, très spécial. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et、euh, en octobre 2011, ben, on aura le nouvel album de Absu qui aura pour titre Abzu. On aura un nouvel album de Grave Worm, Fragments of Death. Et un nouvel album de Skeleton Witch Forever Abomination. C'est good. On va avoir euh, quelques, euh, quelques bons albums.、Ah, là, il va sûrement y en avoir d'autres qui n'ont pas été annoncés encore, qui vont,、euh, qui vont se greffer.、Euh, il va cette, avoir de quoi se mettre dessus là-dedans. c e t t e mascarade de liste métallique.、Euh, au courant des prochaines semaines, on n'est pas arrêté encore sur quelle、euh, date précisément, mais、euh, je flanque à la Porcine、hey! t Strose. Je te remplace par un vrai concierge engagé s a y m p h o r i e r Ah, bien, c'est bien ça.、Mm. Moi, il connaît sa musique mieux que moi. Ouch! <rire> Je suis certain. <rire> Faut pouvoir dire que la musique est bonne, mais bon. Non, blague à part,、euh, le Rockmaster allait le faire d'émissions rock, rock classiques, devrait, devrait venir faire l'émission ici même avec nous à réanimation. Et le concept sera celui-ci, si les choses ne changent pas d'ici là. Et q u e h a r r y Pendragon. Voilà. C'est tout ce que vous n'entendrez pas par Pendragon à réanimation. Donc,、euh, ça risque d'être pas mal black par moment. Oh. Oh, v o y e z je sais que tous vont changer de classe, s p è c e de f i g a là. o u a i Donc, c'est à confirmer le Rockmaster à l a n i m a t i o n au cours des prochaines semaines. Ça、euh, sera annoncé par nous, live, ça sera annoncé sur le site de réanimation et ça sera annoncé sur le site de Sifu. Ceci étant dit, on va aller en pause publicitaire et après cette pause, qu'est-ce que tu nous proposes? Formation japonaise,、euh, s a b a t parue en 1 9 8 4 T'es parti, c'est、ouais. un trip de b a n d e s asiatiques, toi, là? Pas tellement. c'est une pause taïwanais. Ben、là. oui, mais là, écoute, ben, ils ont le droit à. Ils ont, ils ont le droit a e tout c c i écoute. <rire> Mais t'as pas d'affaire à t'en faire ton, leur avocat, j'ai rien contre ça. Non? Ok, c'est correct. Après la pause, on rentre en o n d e b r e et je vous décortiquerai cette patente.、Euh. D'accord. Go! Avant que je connaisse l'Odyssée Sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça. Mais maintenant, avec l'Odyssée Sonorisation, mes shows sonnent comme ça.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 Vestibule Samedi vingt et une heures. Myspace.com. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Donc, euh, cher euh, membre inutile, membre inutile. Hey, je suis assistant chef maintenant. Oui, c'est vrai. Est-ce que t es en chef de qui? Je ne sais pas. Je ne p a r pas d i m p o r t a n c e Tu sais, dans la vie, des fois, le t C'est ça, c'est le titre qui compte. Ouais. Ah oui, Ma photo laminée, puis l'employé de l'année, t i n f l u e n Ben, c'est déjà fait.、Pis、ça、ah. t'attend dans ton bureau, c'est-à-dire ton placard. Ah, c'est bon.、Oui. Dans... Ah. Tu vois, quand tu as l a i me contourne à la morgue, tu vas être fou comme un balai. Comme un balai. Ben, <rire> p o u r fout-tu de m'acheter une balayeuse pour avoir une shop vac? e Le travail physique, c'est ce qui rend l'homme sain. L'homme sain, oui. L'homme、ouais. singe. L'homme singe. Formation japonaise, qui a pour titre、euh, Sabbat. C'est formé en 84. Ils ont neuf albums à l'heure actif.、Ah. Le genre, c'est du black trash metal. C'est pas compliqué. Allez lire ce que j'ai écrit sur réanimation. One, two, three, go. Old school music, old school sound. Point final. On se c a s s e pas le b a s i c On voit où est-ce que ça fait, ça f e s s ça fait mal, pis c'est ça du métal. Tu c h a n t e en anglais? Oui. Oui. Oui, puis les euh, thèmes euh, lyriques,、euh, c'est、euh, Evil, Satan et Darkness.、Euh, ah, pas Darkness? Oui, Darkness.、Euh, et le label, c'est Iron Pegasus. Je connais pas ce label-là. Moi non plus. OK. Nouvel album, Sabbath Trinity. Ben, nouvel album, il n'est pas si nouveau que ça. Il est sorti en février 2011.、Euh, c'est vraiment un album qui réinvente absolument rien. Si vous êtes amateur de trash old school comme les années 80, vous allez être très bien servi. C'est la d e u x i m e plage. Un, deux, trois, quatre, un vieux son, un vieux style, ça rentre dans la mythe, c'est efficace. Point、wow. final. On va aller écouter ça. Allons-y avec la pièce Black Metal s i d e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 Encouragez la scène locale sur q u e b e c Ponce. s n n e e t Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Back i n t i m e Hein? Ah, oui, tout à fait. Donc, ma petite description que j'ai faite sur le site de réanimation, c'est pas mal ça, C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, mon ami. Pas m Un, deux,、ça. trois, quatre, point final. Oui. Vieux son, vieux style. C'est très destruction.、Et、là, ça sent, bah oui, quand on écoute. La deuxième pièce s'appelle Total Destruction. Là,、ouais. On voit qu'ils ont été influencés certainement par. C'est sûr, c'est sûr.、Ouais. Formation qui a été、euh, fondée en 1984. Premier album de 1990 ou 91. Je crois.、Euh, le premier album, en fait,、euh, Rough Mix est en 91 et l'album officiel est en 91. Il s'appelle Envy Numb. o n imagine-toi donc. Donc, c'est des vieux routiers puis c'est pas mal tous les mêmes membres, sauf le guitariste qui est apparu en 2007.、Euh... Écoute, je regarde ça, là, sur、euh, le site de Spirit of Metal, là. Il y a 91, 92, 93, 94, 96, 96, 99, 2000, 2000. Comme、ouais, il y a peut-être peut des billes là-dedans, là. -dedans, là.、Euh, non, pas vraiment. Pas、euh, mal t o u t s des albums. C'est pas mal t o u t s des CD. Écoute, il y a pratiquement aucun endroit où ils ont vraiment sauté des années à ne pas produire, là. Euh, vite comme ça, là, je te dirais qu'il y a une bonne douzaine, c'est ça? Ben, moi, j'avais calculé neuf albums studio, là. Ben, un, deux, trois, quatre, cinq, ouais, six. t'appeler des c o m p i l là-dedans. Neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, q u i n z e n o n normalement, c'est marqué, c'est tribute, c'est、okay. compilation live. C'est pas mal, c'est une discographie assez, assez complète. Alors, nous avons entendu、euh, la formation japonaise Sabbat avec l'album Sabbat Trinity qui est paru en février 2011. C'est sur Iron Pegasus.、Euh, on a entendu Northern Satanism, Witch a m m e r s Witch Light, Total Destruction et Black Metal Sight. J'ai bien aimé.、Oh, moi, j'aime bien ça. Je le... me dis que. Un band de même qui aurait été formé, mettons, en 2009, qui aurait sorti un son de même. Je v e dire, g a r d e C'est un peu ridicule, mais eux autres, ils datent de 1 9 8 4 Bon, le contexte donc, reste donc, là. Donc, ils peuvent, ils peuvent se permettre de, de, de, de garder une certaine dose de, de, de garage. De v i e i l l i s s e m e Oui, oui, de v i e i l l i s s e m e Mais allez faire un tour parce q u i l y a quelque chose de vraiment intéressant sur. Oui,、euh... la photo est drôle aussi.、Ouais, ouais, Spirit sur of Metal. Spirit of Metal, le groupe、euh, s'appelle Sabbath S-A-B-B-A-T. Il y en a deux. Il y en a un du o UK, prenez celui du Japon. Euh, cliquez dessus sur, cette, sur la page du groupe, vous allez voir,、euh, comme Spirit of Metal, il y a toujours、euh, deux ou trois photos que vous pouvez agrandir. Je pense un... que demain, je vais aller chercher la photo et je vais la mettre、euh, avec ma critique sur Hurlemort, ça <rire> va juste être drôle.、Ouais. Cliquez sur la photo numéro 3.、Euh, que vous... <rire> j a l l a i bien te le faire. Ce que vous allez voir, c'est deux des membres, soit le bassiste, qui est en premier plan. Et le s guitariste s qui sont en, un à côté de l'autre en train de jouer live. Le bassiste a une flying V. C'est une basse flying V qui est couleur、euh, bois jaune, je ne sais pas trop.、Là. Puis、euh, lui, il a r a i n t é r ê t à porter des culottes un peu plus longues. Je <rire> vous dis ça là, parce que regardez attentivement, vous allez voir qu'il y a un objet de, sa, de son anatomie qui ne devrait pas être présent.、Euh, un, un objet <rire> très identifiable. Ouais, moi j'ai vraiment été. Estomacé. Estomacé. <rire> c'est depuis tout à l'heure que je suis crampé. Donc, ceci étant dit, il est、euh, 21h10. Est toujours t à l'antenne de réanimation de The Under Incorporated Show. L'émission la plus tranchante sur les ondes de s o u c i s s o n v i l l e <rire> s o u c i s s o n v i l l e <rire> Et dont tu es le maire? Il y a deux maires à s o u c i s s o n v i l l e donc je présume que tu es l'autre. Ah, moi, je suis l'assistant du maire. Tu es l'assistant-maire? Ouais.、Euh, tu sais ce que c'est? Assistant-maire en chef.、Euh... Ouais, assistant-maire en chef. <rire> Mais Tu sais ce que c'est, Soucisonville? s、ouais. ah, Tu sais quoi? Ben, je c o i tu peux le dire. C'est Grujot d é l i c a t Ouais, c'est ça. J'ai、ouais. dit ça pour Mélodie Page Lefebvre qui ne me croit pas que Grujot d é l i c a t était maire de Soucisonville. s Mais oui. Mais c'est vrai. Bref, trêve de plaisanterie.、Euh... Ça sert à me traiter de Grujot, d é l i c a t Je dirais plus d é l i c a t c'était le cave des deux. Bon, ok, je suis Grujot, donc. <rire> <rire> non, c'était brillant, c'était loyal, ça. <rire> Quoique, Mamboudelin, t n'étais pas même plus fin que Claude. <rire> Euh, la semaine prochaine, moi, je ne passerai que du d e a t h metal. Et ça, je dirais, à partir d e s années 80 e aller jusqu'à aujourd'hui, ça ne sera que du d e a t h Bon, bon, bon. Du d e a t h plus soft, du d e a t h moins soft, puis du d e a t h aride. Du soft and d e a t h du hard d e a t Et du, e、euh, u du, euh... Mélodette.、Euh... Oui, du mélodrame, oui. <rire> Donc,、euh, en ce qui me concerne, ce sera ça. J'imagine que Sinistros e passera des. Deux albums, mais il d u t qu'il o c un bloc poche aléatoire. <rire>、euh... Un bloc poche. Il y a l radio qui le dit lui-même. C'est mieux qu'un bloc poche qu'un bloc note. <rire> un... À la radio, ça passe plus difficilement, effectivement. C'est cela. On va continuer cette fois-ci avec,、euh, quatre formations qui donnent dans une musique qui、euh, Parposante du tout. Ben, par moment, non, effectivement. e <rire> u、euh, ben, c'est un heureux mélange. T'en crescendo un peu. On va débuter avec la formation Suisse Samael.、Mm. Une pièce de 1999 de l'album e t e r n a l Eternal, Nautilus and Zeppelin. On va poursuivre avec、uh, Rotting Cry, s e p t i c Flesh. On va conclure ce bloc avec The Project 8 1989. Et t o u de s u i comme j'ai dit ça. 1999. 1999. Love Balloon. Euh. C'était même pas ça, hein. Oh oui, c'était ça. C'est ça? 1 99 Love Balloon. Oui, c'est la version allemande, ça. o i Nena. Nena, c'est ça. h u i on a toute une culture. Tout, tout, tout, t u t t u t Ah oui. Tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, t a t tant, tant, t a t t a t tant, t t t a t t a t t a t tant, t t t a t t a t t a t tant, t t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 Et effectivement, t'as fait un bloc,、euh, tu t'es surpassé, au moins t'as mis de la bonne musique ce coup-là. a h <rire> a a h Oh! c e t、euh, le temps. Fripon d'eau douce. Oh, petit fripon.、Euh, Fri de Napu. Oui. The Project 8, ça là, j'aime beaucoup ce band-là. Pourtant, il a plein de synthé. Ouais, mais il e s t pas overdosé. Ok, c'est bon. La pièce Dominate, c'est tiré de l'album Hate, Dominate, Congregate, Eliminate, qui est apparu en 2003 sur Three Man Record. Je, ça, c'est un de leurs très bons, d'ailleurs.、Euh, c'est un album qui a toutes des pièces assez longues comme ça. Tu vois, celle-là, c'était 8 minutes 43. C'est généralement la moyenne、euh, du timing des pièces. e、euh, toutes des pièces、mais、aussi. Ben, quoi, q u a le dernier album aussi, l e s pièces ben, sont assez long. u e s généralement, c'est des pièces longues qu'ils font. Mais il y a toujours des pièces un peu plus courtes. Celui-là, c'est toutes des pièces longues. Juste auparavant, nous avions Sceptic Flesh, une très bonne pièce tirée du dernier album de Great Mass, la pièce étant A Great Mass of Death. C'est paru il y a quelques mois sur Season of Mist. Juste auparavant, nous avions Rotting Christ et la pièce Football Synagogue, qui t i r a i t de Theogonia, de 2007 sur Season of Mist également. Et nous avions ouvert avec s a m u e l Nautilus Zeppelin, tirée de l'album Eternal, de 1999 sur Century Media. c e s t e n t e n d u It's up to you. C'est à toi q u i n c o m b e encore une fois de clore cette émission. Ben oui. Que voulez-vous? Que tu la clôtes. u、ah, OK, il faut, okay, faut <rire> clore l'émission.、Ah, J'ai choisi un album qui m'a assez frappé. Pas trop violemment, je suppose. Ben presque. Ces dernières semaines, formation allemande qui a pour titre Headshot, qui fait un trash metal très européen, mais avec des riffs qui nous restent dans tête. Assez technique par m o m e n t Euh, formation qui a, été, qui a vu le jour en 1993. Ils ont cinq albums à leur actif.、Euh, je ne connais pas les quatre autres albums parce que j'ai découvert avec、euh, le dernier album, Synchronicity. Et non, ça n'a aucun rapport avec、euh, <rire> l'album de The Police paru en 1983. Non, je m e x p l i q e Le seul point commun entre les deux albums,、euh, c'est la qualité musicale, finalement. Parce que Synchronicity de The Police est un excellent album en passant que j'aime beaucoup. C'est o m Oui, mais ça, c'est pas. C'est pas vraiment pareil. là. Ah, c'est pas Sting qui chante là-dessus. Là. Non, c'est Spring. Ah, ok. Ouais, parce que ça, ça Spring pas mal. Ouais.、Euh, fait qu'on va y aller avec、euh, les, quatre, euh, les quatre premières pièces de l'album Synchronicity qui est paru en mai 2011 sur Firefield Records, l label que je connais pas du tout du tout. Moi sous non sous. plus. Alors, on va entendre Fallen from Grace, Hell Remains in Silence. Et、euh, on reviendra en ondes、euh, pour euh, possiblement terminer l'émission avec、euh, Intensify My Fear. Absolument! Allons-y! Fallen from Grace, headshot. Fucking go! C'est très bon, il reste une pièce.、Euh, là, on a entendu、euh, tour à tour、euh, In Silence, Hell Remains, Fallen from Grace. C'est la formation allemande Headshot avec l'album Synchronicity. C'est paru sur Firefield Records le 20 mai dernier. Il reste une pièce à l'album. Effectivement, il nous reste une dernière pièce.、Euh, qui se nomme Intensify My Fear. C'est sur ça ce qu'on va clore cette édition de réanimation. La semaine prochaine, nous serons là. Sinistros nous présentera encore des choses épouvantables et moi, de mon côté, bien, je garderai le s i l e n c e Encore plus épouvantable. Je ne sais pas. Ce <rire> n'est pas une compétition.、Là. Non, non, moi, moi, je suis plus épouvantable que toi. Ah、oh, non. Ah、oh, non, moi, je suis plus épouvantable、okay. que toi. <rire>、euh, et sur ce, en attendant, n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est quelque à, chose. Allez tous vous faire, faire foutre. foutre. À la semaine prochaine. Ciao. Ah、oh、oui, go.